ゲティー、カマン、サーリュー、ケケ エラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラエラ d フ f i n i ャルチャー、Cette h a c petite paire d、s tonneaux, Sur des p i a n o Sur s tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains。Montre ton rire ou ton chagrin, Mec, tu n'es rien.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 a l i z é e l l e e là, elle e là. Merci beaucoup. Merci aux chérubins aussi. Les chérubins seront、euh, en concert les 20, 21 et 22 mai au Trianon. Bonsoir, Alisée. Ça va? Oui, très bien. Alors, j'ai vu qu'il y a une petite fille qui brandit un petit poisson, là. Oui, j'ai vu. On、oui. le verra tout à l'heure, le petit poisson, parce qu'elle revient a l i z é tout à l'heure. Oui, a l i z é La première chanson de France Gall ou de Michel Berger que vous avez entendue, vous vous souvenez de ce que、euh... c'était? La première chanson, c'était e La l e l la. C'est pour、Ella. ça que je l'ai chantée ce、oui. soir. Et je pense que c'est une de mes préférées. Oui, ben voilà. Nous aussi, surtout、euh, dans cette interprétation ce soir aussi, qui donne une autre version、euh, très belle également de la chanson. Alors, euh, euh, merci, a l i z é On vous retrouve tout à l'heure.、Oui. Euh, l'album, le, le 45 Tours, vous le connaissez, c'est J'en ai marre, a l i z é e t puis,、euh, Mes courants électriques, c'est l'album d a l i z é Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. <rire> Euh, c'est du 2000 volts, a l i z é une sorte d'énergie atomique. Alors, pour voter pour ce titre, e LA, l e LA, l c'est le 03, e LA, l e l LA. Donc, voilà, pour soutenir le titre interprété. par,、euh, par, Alizé. Alors, pour l'instant,、euh, vous appelez beaucoup, vous êtes nombreux à nous appeler.、Euh, 01, c'est Résiste. 02, quelque chose de Tennessee. 03, LA, LA. Ce sont les chansons que nous avons entendues, jusqu'à présent. Et puis, dans quelques instants,、euh Vous allez entendre, musique, la groupie du pianiste, message personnel, si maman si, la déclaration d'amour, donner pour donner, il jouait du piano debout, le paradis blanc qui arrive actuellement en troisième position, c'est une belle chanson aussi, hein, le paradis blanc, elle est magnifique. Euh, vous allez découvrir, u n e interprétation d'ailleurs,、euh, superbe de Florent Pagny.、Euh, des branches, Mademoiselle Cheng, voilà, pour,、euh, les titres en compétition,、euh, ce soir. Et pour l'instant, bien sûr, c'est quelque chose de Tennessee avec Johnny qui est en tête. Mais tout peut encore changer, tout peut encore bouger. Appelez-nous au 0897-66-2020 20 pour,、euh, votre titre préféré pour votre chanson numéro un. Vous allez pouvoir gagner tout au long de la soirée par tirage au sort des week-ends magnifiques En Europe, des week-ends pour deux personnes. Vous n'êtes même pas obligé de m'emmener si vous gagnez. Donc vous pouvez voter sans crainte.、Euh, vous pouvez être tiré au sort. Et puis,、euh, et puis tout au long de cette soirée, euh, donc euh, quatre gagnants plus un, le finaliste qui remportera une superbe voiture. Alors、euh, ce soir, c'est tout pour la musique, hein,、euh, comme le chantaient、euh, si bien、euh, France Gall et Michel Berger. Alors euh, votez euh, donc pour、euh, votre chanson préférée.、Euh, celle que nous allons entendre maintenant est interprétée